يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد انتهينا في الأسبوع الماضي عن قراءة شرح, شرح حديث جبريل عن قراءة كتاب شرح حديث جبريل في تعليم الدين العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ونبدأ اليوم بقراءة كتاب المسمى بالموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة للشيخ حسين العويشة وهو أحد تدامدتي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ورأيته مناسبا لهذا أن نذكر نبذا عن سيرة الإمام الألباني رحمه الله تعالى من في السمين دعنيا الحمد De, du livre de l'explication du hadith de Gibril l'explication faite par al-Sheikh Abdel Muhsin al al-Abad et aujourd'hui nous commençons la lecture du livre al-Mawsu'at al-Fiqhi al-Muyassara al-Fiqhi al-Kitab yuwa al-Sunnah til-Muntahara donc je traduirai par la compilation juridique simplifiée dans la compréhension du Coran et de la Sunna du Sheikh Uh, Hussein Al Awaisha Qui est un des élèves De Sheikh Al-Albani Rahimahullah ala. Et j'ai jugé bon uh, Dans ce premier cours De parler un peu de Sheikh Al-Albani Rahimahullah De sa vie Et de ce qu'il a entrepris Durant son existence Car malheureusement On ne connaît pas assez nos savants On les connaît que de noms On sait que c'est des savants Qui s'appellent Sheikh Al-Albani Qui s' O' qui s'appelle Cheikh Abou Ibn Uthaymin, qu'Allah fasse miséricorde. Mais est-ce qu'on les connaît réellement Est-ce qu'on connaît réellement leurs valeurs Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'ils ont apporté à la communauté musulmane, comme biens comme science Ça, j'en doute fortement. Et euh, si, si des personnes le savent, ces personnes sont malheureusement très peu nombreuses. Donc, j'ai jugé bon de vous parler un peu de Cheikh l'Albani, Rahimahou Allah Ta'ala. Cheikh l'Albani, qui est sans aucune contestation le Mouhadid de cette époque tous les savants l'ont attesté que ce soit Cheikh Ibn Obez ou bien Cheikh Ibn Rizaymin Cheikh Mouqbil tous les savants réputés à notre époque ont attesté que Mohamed Nasiruddin l'Albani est le Mouhadid de notre époque est le Mouhadid de notre époque quant à son nom Il s'appelle Mohamed Nasiruddin, le fils de Nouh Najati. Donc son nom de famille était Najati, rahimahullah ta'ala. Et l'Albani, c'est une nisbah, car en arabe il y a le nom, il y a aussi ce qu'on appelle Al-Kunyah, il y a un nisbah. Le nom, c'est connu. Al-Kunyah, c'est de se faire appeler Père d'un ou mère d'un tel On dire par exemple Abu Abdurrahman Le père de Ad Rahman Oum Abdurrahman La mère d'Abu Les compagnons S'appelaient de temps en temps Par leur cunia Et le compagnon qui était le plus connu pour sa cunia Est Abu Bakr Abu Bakr C'était sa cunia Radiyallahu anna Et l'Albani, c'est une nisbah, c'est-à-dire l'albanais. Un El nisbah, est, elle a en rapport avec le pays, l'origine de la personne. Al-Bukhari, son nom c'est Mohamed ibn Ismail. Al-Bukhari de Bukhara, qui est une ville en Irak. Donc l'Albani, ce n'est pas son nom de famille, mais c'est son origine. Il était d'origine albanaise. Et son nom à la base était Nasiruddin. Et Al-Sheikh, Rahim Allah, a vu dans ce prénom qu'il y avait une éloge. Il a alors rajouté Mohamed avant Nasiruddin. C'est pour ça que vous voyez dans ses livres, Mohamed Nasiruddin, Al-Albani. Et al était une personne très modeste. Et il a refusé que l'on mette le terme « Sheikh » avant son nom. Vous verrez dans ces livres, en tous ces livres, vous ne verrez jamais euh, écrit par ou l'auteur est Al Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Vous verrez uniquement Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Et ceci nous montre la modestie de ce grand savant. Il est né en 1914. Il est né à Ashqadara. Ashkoudara, qui était à l'époque la capitale de l'Albanie. Donc le chère est né en 1914, l'année équivalent, équivalente à l'année 1332 de l'Egypte. Son père, Nour, était une référence, était une personne de science dans son pays. Les gens retournaient à lui, lui posaient des questions. Il faisait partie des personnes qui détenaient la science dans son pays qui est l'Albanie. Et son père après avoir vu l'oppression du roi de d'Albanie à l'époque a décidé de s'exiler lui et sa famille pour protéger sa famille de tout mal et surtout pour préserver sa religion et celle de sa famille. Il a donc il s'est donc exilé son père le père de Cheikh l'Albani s'est exilé avec toute sa famille en Syrie, à Damas et Cheikh l'Albani à Damas a fini l'école primaire et son père après avoir constaté que les professeurs qui étaient présents n'étaient pas des bons professeurs et que le cadre n'était pas un cadre islamique il a préféré enseigner à son fils et il lui a préparé un programme spécifique et Cheikh l'Albani par l'intermédiaire de son père a appris le Coran par coeur son père lui a également enseigné la langue arabe il lui a enseigné la conjugaison il lui a enseigné le fiqh selon le Madhah ha de Hanafi. car son père euh, avait appris La religion selon le fiqh Hanafi Et quand à la première fois que Cheikh l'Albani A commencé à apprendre La science du hadith C'était suite A un fait Tout simple Qui a déclenché En Cheikh l'Albani L'envie et la soif d'apprendre La science du hadith Cheikh al raconte, quand on fasse miséricorde, que quand il était en Syrie, qu'il était adolescent, il avait l'habitude de lire les, les histoires arabes comme les mille et une nuits. Il aimait aussi lire les romans policiers de euh, Arsène Lupin par exemple. Et un jour dans un kiosque, il a vu une revue appelée Al-Manar. C'était une revue islamique Et Cheikh l'Albani a feuilleté cette revue Et a vu un article De Mohamed Rashid Rida Qui était un savant à l'époque Mohamed Rashid Rida Qui avait Dans son article Fait des commentaires Sur le livre de Al-Hafid Al-Iraqi Al-Hafid Al-Iraqi Qui est un des grands savants Dans la science du Hadith Dans son livre Al-Hafid Al-Iraqi A fait un livre où il écrit ses remarques sur les hadiths rapportés dans un autre livre qui est traduit en français et qui est connu un livre de Hamad al-Ghazali euh, qui s'appelle en français en arabe en français je crois que c'est la revivification des sciences islamiques religieuses Religieuse, la revivification des sciences religieuses donc Al-Hafid al-Iraqi a fait un livre où il met ses commentaires et ses remarques sur ce livre Et al-Sheikh Muhammad Rashid Riza Lui a utilisé le livre de Al-Hafid al-Iraqi euh, Pour l'étudier et faire aussi des remarques dessus Et al-Sheikh l'Al-Bani n'avait pas l'habitude Il n'avait jamais lu ce genre de, de livre Un livre qui contredit un autre Un livre qui euh, rectifie les erreurs d'un autre livre Al-Sheikh lal n'avait pas cette notion Il n'avait jamais lu ça et cette méthode il y avait beaucoup plu. Il a donc décidé de se procurer le livre de Al-Hafidh Al-Iraqi. Mais un livre à l'époque qui était cher et Cheikh al n'avait pas les moyens de se procurer ce livre. Il a donc loué ce livre. Avec les peu de moyens qu'il avait, avec le peu de moyens qu'il avait, Cheikh Al-Albani, a loué le livre une certaine période. Il a décidé de le recopier. Donc, Cheikh l'Alban, il s'est mis à recopier le livre de l'Hafid al-Iraqi. Il a recopié le livre et a mis des annotations sur les termes qu'il ne comprenait pas. Il a recherché les termes qu'il ne comprenait pas. Et a, a fait des ajouts sur euh, le recopiage qu'il faisait. Jusqu'à ce que à la fin, Cheikh l'Alban a recopié plus de 2000 pages plus de 2000 feuilles de ses propres mains. Et ceci était son premier chantier dans la science du Hadith. C'était la première chose que Sir Rabani a fait dans la science du Hadith. Et à l'époque, il avait 17 ans. Vous imaginez une personne de 17 ans qui recopie un livre et à la fin, il se retrouve avec 2000 feuilles écrites de ses propres mains Ceci nous prouve à quel point Cheikh l'Albani avait la soif d'apprendre Et petit à petit Donc là c'était le commencement C'était le déclenchement Qui a fait que Cheikh l'Albani S'est mis à étudier et à apprendre La science du hadith Et petit à petit Il commençait à se faire connaître à Damas Les savants et les machaïfs de Damas Commençaient à entendre parler de lui Et de ses travaux Cheikh l'Albani au début était menuisier Mais ce métier ne lui convenait pas Il était assez difficile physiquement Et surtout c'était un métier qui prenait tout son temps et Cheikh l'Albani lui devait trouver un métier Qui lui permette d'apprendre sa religion Et de faire ses études et ses recherches Son père Noh était horlogé Il a donc enseigné à son fils Le métier d'horloger. Donc, Cheikh l'Albani a appris le métier d'horloger de son père. Et après avoir travaillé avec son père et l'avoir aidé, Cheikh l'Albani a décidé d'ouvrir sa propre boutique. Il a ouvert sa boutique d'horloger. Et il faisait un travail tellement minutieux et, et tellement euh, parfait qu'il était connu à Damas, qu'il avait une réputation de bonheur loger à Damas. Et Sheikh l'Albani travaillait dans sa boutique pour avoir de quoi se nourrir, et de quoi nourrir sa famille, de quoi survivre, de vivre. Et tout le reste du temps, il se dirigeait vers Al-Maktabat-Urbahiriyah, cette grande bibliothèque qui est à Damas, une des bibliothèques les plus riches du Moyen et du Proche Orme, oui. une des plus riches de la terre elle comporte des milliers et des milliers de manuscrits et des livres concernant l'islam et en particulier la science du hadith Cheikh l'Al-Bani a énormément profité de cette bibliothèque et c'était d'un bienfait d'Allah sur lui il y passait au minimum 12 heures par jour dans cette bibliothèque tous les jours il y passait au minimum 12 heures par jour il étudiait Il étudiait les manuscrits, il rectifiait, il recopiait, il faisait des recherches, il apprenait. Et les employés de la bibliothèque ont vu cet acharnement de chair et cette grande motivation et ont décidé de lui consacrer une pièce propre à lui, une pièce où il pouvait faire ses recherches et ses démarches en toute tranquillité. Et Cheikh l'Albani était tellement motivé et avait tellement la soif d'apprendre et les employés de la bibliothèque ont vu ce, ce ont vu cette motivation de plus en plus grandir et accroître et ils ont décidé de lui donner et de lui céder les clés de la bibliothèque. Et Cheikh l'Albani venait avant les employés le matin et repartait après le soir. Et il restait tout ce temps dans la bibliothèque, au milieu des livres et des manuscrits. Achille Albani disait que tellement il était dans son apprentissage et dans ses recherches, qu'il en oubliait de boire et de manger. Les employés de la bibliothèque disaient que Achille Albani mangeait très peu et buvait très peu, même pendant les jours chauds. Où la personne a besoin de se rassasier. Monsieur l'Alban était dans un autre monde. Il ressentait un bonheur et un bien-être dans l'apprentissage de la science du Hadith. Qu'il en oubliait de boire et de manger. Sa famille, lorsqu'il lui apportait le petit déjeuner le matin, il ne le mangeait qu'à l'heure du midi. Et lorsqu'il lui ramenait le déjeuner, il ne le mangeait que le soir, à l'heure du dîner. Il ne pensait pas à manger, Rahim Allah. Donc, comme je vous ai dit, il consacrait plus de 12 heures d'apprentissage par jour. Ça, c'était quand il était jeune, entre son apprentissage et son travail. Et vers la fin de sa vie, ses élèves ont dit que Sheikh l'Alban, Rahim Allah, étudiait 18 heures par jour. Il étudiait 18 heures par jour vers la fin de sa vie. Et le reste, il le partageait entre sommeil, repos et nourriture. Quant à cette da'awa, le Al-Albani était très motivé dans la propagation de la science et dans l'appel à Allah. Wa il donnait des cours partout en Syrie. Il donnait des cours à Halab, il donnait des cours à Hama, il donnait des cours à Zaliqiyya des villes qui sont autant éloignées l'une des autres et Cheikh l'Al-Bani parcourait toute la Syrie et propageait la science qu'Allah lui avait accordée il voyageait en bus et il voyageait aussi en mobilette Cheikh l'Al-Bani disait qu'il avait une mobilette et euh, certains des personnes qui assistaient à ces cours et qui habitaient à plus de 45 kilomètres de Damas disait que Cheikh Al-Bani des fois venait en moto il parcourait 45 km en moto pour aller donner son cours et il raconte aussi dans une de ses cassettes Rahimallah, une anecdote il disait qu'à Damas personne n'avait vu ou aucune personne n'avait jamais vu un Cheikh en moto ça n'existait pas à l'époque c'était inconcevable et c'était inconnu à l'époque de voir un Cheikh conduire une moto. Ce pas connu ça à Damas. Et Cheikh Al-Bani dit qu'il est paru une fois dans une, dans une revue dans la rubrique Insolite. On a la rubrique des faits divers. Et le titre c'était « Un Cheikh en turban conduisant une moto ». Chose inconnue à l'époque. Et Cheikh Al-Bani avait cité cette anecdote et avait fait rire ses élèves Al-Bani. Il donnait deux cours par semaine à Damas et il consacrait une semaine par mois pour donner ses cours dans les autres villes de la Syrie. Parmi les livres qu'il enseignait, il enseignait Fathul Majid, il enseignait Agarud Al-Nadiyya de Sardir Hassan Khan, il enseignait également Al-Ba'ithul Hadith qui est un livre dans la science du Hadith. Il enseignait aussi Fiqh-Sunnah de Sayyid Sabir Rahimahullah. Cheikh l'Albany a aussi beaucoup voyagé. Il a fait entre autres les pays qu'il a fait, autres que la Syrie. Il a aussi voyagé en Espagne où il a donné des conférences. Il a voyagé en Allemagne, en Angleterre. Il a voyagé aussi au Maroc. Il a voyagé au Koweït, aux Émirats. Et à chaque fois qu'il passait là-bas, ces conférences les gens étaient très atteints par, par les conférences que Sheikh Rahimallah a données. Et beaucoup de livres que vous voyez à, à, au, au jour d'aujourd'hui qui sont traduits en français de Sheikh l'Albani, des fois ce ne sont pas des livres ce sont seulement des conférences. Comme par exemple le livre Al-Tawheed euh, euh, Awualan je crois qu'il a été traduit en français celui-ci. Ce pas un livre, c'est une muhazara de Sheikh. C'est une conférence qu'il a faite. Et beaucoup de conférences notamment qu'il a donné Euh, en Espagne, en Angleterre, au Koweït, aux Émirats Ces conférences étaient tellement riches Qu'à notre époque il était décidé de les écrire et de les traduire Tellement elles étaient riches et profitables Le Sheikh l'Al-Bani a aussi été professeur à l'université de Médine entre les, années, entre les années 61 et 63 Les autorités saoudiennes l'ont appelé et lui ont proposé d'enseigner la science du hadith dans l'université islamique de Médine qui est encore présente et existante à notre époque et Cheikh l'Albani a beaucoup de souvenirs de bons souvenirs de cette époque et ces années qu'il a passé à Médine l'ont beaucoup touché et il en a gardé de très bons souvenirs et Cheikh l'Albani a <coughs> avait fait la différence entre lui et les autres professeurs qui étaient présents à l'université. Entre les cours, le Cheikh l'Albani, contrairement aux autres professeurs qui allaient dans la salle de repos boire le thé et le café, le Cheikh l'Albani restait avec les élèves. Il s'asseyait sur le sable autour de, des élèves qui lui posaient des questions. Le Cheikh l'Albani était proche de ses élèves. Certains d'entre eux disent que le Cheikh l'Albani avait, avait une voiture qui était toujours pleine il déposait des fois euh, des élèves chez eux et la voiture de Cheikh Laban était connue pour être pour être toujours pleine, toujours pleine de jeunes et de ses élèves. Et euh, ceci avait créé un peu de un peu de, de remarques de la part des autres professeurs qui considéraient que un chef devait avoir une autorité, devait avoir euh, un respect Et qu'il ne devait pas trop se mélanger avec ses élèves Mais Cheikh Al-Bani ne voyait pas la chose comme ça Lui s'il était venu c'était pour enseigner Pour éduquer ses élèves Pas uniquement de faire des cours académiques euh, Auxquels les élèves ne profiteraient qu'en classe Non, le Cheikh Al-Bani pour lui L'enseignement c'est plus vaste ça, ça ne se restreint pas uniquement aux cours qui sont donnés en classe C'est beaucoup plus vaste Et parmi ses élèves Euh, qui ont pris de lui dans l'université de Médine Cheikh Abdel Muhsin Abad el Cheikh Abdel Muhsin Abad est, est un des élèves de Cheikh l'Albani de même que Cheikh Rabi était l'élève de Cheikh l'Albani à l'université de Médine aussi Cheikh Moukbel a aussi pris la science et a été un des élèves de Cheikh l'Albani à Médine donc ça c'était En rapport avec sa prêche et ce dawa Quant à son comportement, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La première, Al-Sheikh l'Al-Bani a qu'on fasse ses éloges. Détesté qu'on dit du bien de lui. Et comme je vous l'ai dit au début, Al-Sheikh l'Al-Bani a refusé d'écrire à sheikh non ses livres. Dans le début de ses livres. Vous verrez toujours Mohammed Nansiruddin al al-Albani. Et il y a une cassette qui est, qui est propagée, que, que beaucoup d'entre vous ont sûrement dû écouter, où lorsque le sheikh a donné une conférence, avant de donner la conférence, la personne, une personne l'a présentée et a fait ses éloges. Et le al-Albani, lorsqu'il a pris la parole, Il a cité la parole d'Abou Bakr Radiallahu An Lorsqu'on lui a fait ses éloges Abu Bakr Radiallahu An avait, avait, avait répondu Allahumma la tu'akhirni Bima yaquloun Wa ma la ya'lamoun Wa ja'alni khayrni ma ya'zulnoun Allah Ne prend pas en considération ce qu'ils disent euh, Fais que je sois mieux, mieux Meilleur que ce qu'ils pensent Et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas Cheikh l'Albani Rahimallah Il avait répondu ça à cette personne qui avait fait ses éloges et avait fondu en larmes, et a dit ensuite qu'il n'était pas un savant, mais qu'il était seulement un talib il. Ta Parmi ces comportements aussi, Cheikh avait peur de l'ostentation, avait peur de faire quelque chose par ostentation, pour plaire aux gens uniquement. Et certains de ses élèves ont raconté qu'un homme du Bangladesh était venu voir l'Allemagne à et lui a dit cher, oh nous sommes plus de 4 millions et nous voulons t'inviter pour que tu nous donnes des conférences et que tu nous enseignes la religion. Et nous avons même vu pour louer un grand stade qui prendrait une grande majorité des personnes. Le sheikh a refusé avec force Et l'homme lui a dit Oh sheikh ne viens qu'une semaine Une semaine ce serait suffisant Le sheikh a répondu négativement Le sheikh a refusé Et a refusé avec force L'homme a descendu Ne vient que trois jours Le sheikh a refusé Ne viens qu'un jour Le sheikh a refusé Ne viens, viens et tu repartiras avec le même avion qui t'a ramené l'homme lui a proposé, a proposé à Cheikh l'Albain de venir et de repartir avec le même avion qu'il a ramené le, le temps de donner une conférence et de repartir Cheikh l'Albain a refusé a dit non et ses élèves étaient étonnés de la réponse et surtout de la force avec laquelle Cheikh l'Albain l'Albain l'Albain répondait l'homme à la fin a cédé et il repartit attristé. Ces élèves ont demandé... Les élèves de Cheikh Labani ont demandé... « au oh, Cheikh, pourquoi tu refusais ?» Il leur a dit... « Vous n'avez pas vu ce qu'il a dit ?»« Il a dit qu'il qu y aura 4 millions de personnes. »« Vous me voyez en face de 4 millions de personnes »« Est-ce que vous pensez que je pourrais préserver ma personne de l'ostentation ?»« Non, je pourrais pas. » C'est pour cela que Cheikh Labani a refusé de peur pour sa personne... « Et de faire une chose... » Euh, pour autre qu'Allah Et Cheikh Rabani Il répétait souvent une phrase Qui disait Il disait Cheikh Rabani Il mettait toujours en garde dans ses cours Et dans ses conférences Il disait Celui qui aime se montrer se Verra son dos se casser C'est-à-dire celui qui aime se montrer Le fait se montrer Le fait de se montrer de vouloir être populaire, ceci casse le dos. C'est-à-dire que une personne, plus elle veut être populaire, et plus les gens vont parler en mal sur elle. Et à la fin, ce sera le contraire de ce qu'il attendait. Au contraire, Cheikh Dabani conseillait et donnait beaucoup de conseils aux élèves, surtout aux étudiants dans le sens du hadith. Il leur disait lorsque vous écrivez, écrivez d'abord pour vous-même. Lorsque vous écrivez un livre, ne le publiez pas de suite. Attendez des années et des années avant de publier. Lorsque vous, lorsque vous écrivez un livre, gardez-le pour vous. Car avant tout, vous écrivez pour vous, pour votre science, pour accroître votre science. Et non pas pour vous montrer et pour être populaire. Oshikh Al-Bani est conseillé aux élèves, aux étudiants dans la science islamique en général et dans la science du hadith en particulier d'écrire et de ne pas publier maintenant, d'attendre des dizaines d'années avant de publier un livre. Et Cheikh Rebani a donné aussi, aussi des conseils, par exemple, qu'il disait aux étudiants de la science du hadith, lorsque vous étudiez un hadith, et, vous, et que vous étudiez son authenticité, et que vous êtes arrivé à une conclusion, ne dites pas le hadith est faible, dites la chaîne de transmission est faible. Pourquoi parce que le hadith que vous avez eu entre vos mains avec sa chaîne de transmission bien particulière certes vous avez conclu que cette chaîne est faible mais ne concluez pas que le hadith est faible pourquoi parce il peut y avoir d'autres hadiths d'autres versions, d'autres chaînes de transmission qui viendraient renforcer ce hadith et le rendre hassan et de le rendre bon ceci le chèque l'abani leur disait on ne pas que les élèves se précipitent non cheikh al-bani n'aime pas la précipitation une fois je m'en rappelle dans une de ses cassettes un homme l'appelle et lui pose une question dans un point bien particulier de la science du hadith et cheikh al-bani lui a répondu <coughs> est-ce que tu combien ça fait combien de temps Que tu, es, que tu étudies la religion que Ça fait combien de temps que tu étudies la science du Hadith Car c'était une, une, une question qui était très pointue, et Cheikh Rahimahoullah voulait d'abord savoir le niveau de cette personne. Il lui a dit, ça fait combien de temps que tu étudies 10 ans 20 ans L'homme a répondu non, Cheikh Hadith. Tu n'as pas posé de, pas posé de, de questions comme ce, comme ceci. Cheikh, directement il est parti, il a dit, que combien de temps tu as étudié 10 ans 20 ans Qui d'entre nous a étudié 10 ans, 20 ans, ans la science du hadith Rares sont les personnes à notre époque qui ont étudié la science du hadith pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ans, ans. Donc le shikha le bani, rahimahullah, conseillait aux élèves de ne pas se précipiter. Et surtout la science du hadith est une science qui est très difficile, qui demande beaucoup de patience, beaucoup de recherche et surtout beaucoup de temps. Parmi ses comportements aussi, el-Sheikh Al-Bani avait le sens de la fraternité. Un de ses élèves avait l'habitude de l'appeler tous les jours pour prendre de ses nouvelles et pour euh, le questionner éventuellement. Et un jour, cet élève n'a pas appelé Sheikh. Un jour, cet élève n'a pas appelé Sheikh Al-Bani. Et cet élève s'est vu surpris, a entendu le téléphone de Sheikh al -bani. Il décroche et qui est à l'autre bout du fil Et il lui a dit « Tu ne m'as pas appelé aujourd'hui, je me suis inquiété, je t'appelle pour savoir si tu vas bien. » Vous imaginez l'effet que ça fait dans le cœur d'un élève que son sheikh l'appelle uniquement pour prendre de ses nouvelles Et également un des un des commerçants de, qui était en relation avec chi là a été surpris aussi de la venue de chez un jour qui lui a rendu visite dans sa boutique et lui a offert une grande quantité de livres des gestes comme ça qui sont faciles et simples mais qui laissent de et qui, qui laisse sa personne euh, très surprise dans le bon sens du terme Parmi aussi ses comportements Cheikh l'Al-Bani était une personne qui pleurait beaucoup contrairement à la réputation qu'il a d'être dur de dire la vérité et de ne pas la cacher mais il se cache derrière cette dureté entre guillemets un coeur qui est tendre et doux et ses larmes poulaient facilement Il a pleuré plusieurs fois dans des cassettes où on entend pleurer par exemple lorsqu'un homme lui a raconté un rêve qu'il a fait il lui a dit Oh cher, j'ai fait un rêve une personne est venue me demander si j'avais vu le prophète sallalahu alayhi wa sallam et je lui ai répondu oui je l'ai vu il est parti dans cette direction et cette personne est partie dans la direction Et suivez les pas du prophète sallallahu Et mettez ses pieds sur la trace des pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh l'Al-Bani lui a répondu, il a dit, Ceci est certainement une bonne nouvelle pour cette personne. Et ça prouve que cette personne, incha'Allah, elle suit le prophète sallallahu et est dans le droit chemin. Et ensuite l'homme qui a fait le rêve a dit, Oh Cheikh, sais-tu qui est cette personne Cheikh a dit non c'est qui Il dit c'est toi C'est toi que j'ai vu Qui m'a demandé est-ce que tu as vu le professeur Et c'est toi qui as suivi le Les pas du professeur Et qui a posé tes pas sur les siens Et Cheikh a fondu en larmes Parmi aussi Les autres rêves Un homme est venu, lui, est venu dire A Cheikh Al-Bani J'ai vu un rêve Où j'ai demandé au prophète à l'autre époque Qui devons-nous questionner sur le hadith Dans la science du hadith, qui devons-nous questionner Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le rêve, lui a répondu Demande à Mohamed Nasseruddin al-Albani Et Cheikh al-Albani, après avoir entendu ces ce parole, a fondu en larmes également Parmi aussi euh, les moments où je, moi, personnellement, je l'ai entendu pleurer Lorsqu'il citait un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il parlait de l'importance de la prière. Euh, il a cité un hadith du prophète sallam qu'un homme est rentré dans un jardin et il a vu une femme. Et il a dit au prophète sallam j'ai fait avec cette femme tout ce qu'un homme peut faire avec une femme sauf que je n'ai pas eu de rapport avec elle. Et le prophète sallalahu alayhi wa sallam lui a demandé, a demandé à ce jeune homme, as-tu prié avec nous Et là, Cheikh l'Al-Bani, lorsqu'il lorsqu cite ce hadith, il pleure à ce moment-là. Il pleure au moment où le prophète a dit à ce jeune homme, as-tu prié avec nous Et le jeune a répondu, oui j'ai prié avec vous. Et le prophète a répondu, inna l'hasanat yudhibna sayyad. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Le Cheikh l'Abbani a cité ce hadith pour prouver l'importance de la prière et qu'elle aide la personne à effacer ses péchés et à délaisser euh, les mauvaises actions. Le Cheikh l'Abbani a été touché par ce hadith et a été touché par la gentillesse et la douceur du prophète et l'afflondissement là. Un jeune homme qui, qui nous raconte ça ne va pas réagir comme le prophète sallallahu alayhi wa Une personne, un jeune qui vient qui te dit J'étais dans un jardin, j'ai vu une femme, j'ai fait avec elle Tout ce qu'elle m'a fait, sauf, le, sauf avoir des rapports je vas dire, c'est pas bien Avec force on y répondrait Non, le professeur Il lui a une simple question As-tu prié avec nous Il a répondu, non Le professeur a dit De même que Cheikh était une personne Qui retournait à la vérité Lorsque la vérité lui apparaissait, il, il, il, il, il, il la suivait et revenait sur ses erreurs. Parmi, il y a beaucoup de hadiths où le sheikh al-Bani est revenu. Il y a même un livre qui a été fait sur les hadiths dans lequel le sheikh al-Bani est revenu dessus. Et ceci, on ne euh, on on voit pas peut-être l'importance et la dureté de ça. Vous imaginez quelqu'un qui a donné un jugement sur un hadith et que ce hadith a fait le tour de la planète et revenir dessus ce n'est pas une chose facile c'est une chose obligatoire certes de revenir à la vérité c'est obligatoire pour chaque musulman mais mettez-vous à sa place une personne qui est malade du cœur' se dire ah non c'est pas possible je ne peux pas revenir sur ce hadith il a fait le tour du monde vous imaginez Si jamais les gens ils apprennent que je me suis trompé sur ce hadith Et je vais baisser une estime à leurs yeux non, Cheikh l'Aibani n'était pas comme ça Lorsque la vérité lui apparaissait Il la suivait et revenait sur ses erreurs Parmi les hadiths où il est revenu Qu'il avait authentifié Le hadith, lorsqu'on rentre dans la maison Et qu'on dit l'invocation Ce hadith, Cheikh l'Aibani avait authentifié et est revenu sur son authentification. De même que le hadith sur Al-Azhan, euh, le, le fait de faire l'appel à la prière sur l'oreille du nouveau-né, al Al-Bani, Rahimallah, avait authentifié ce hadith et est revenu sur son authentification et l'a rendu fait Après que la vérité lui ait apparu, bien sûr. Euh, de même que Cheikh Al-Bani Parmi ses avis juridiques Où il est, où, où il est revenu à la vérité euh, Il pensait Plutôt il avait un avis Qu'une femme qui avait ses monstres à partir du moment où l'écoulement du sang S'était arrêté euh, Son mari Pouvait avoir des rapports avec elle euh, Sans le besoin De se laver La femme n'avait pas besoin de se laver Le simple fait que l'écoulement s'arrête ceci autorisé à l'homme d'avoir des rapports avec elle. Et Cheikh le est revenu sur cet avis et a suivi l'avis de la plupart des savants qui disent que lorsqu'une femme est menstruée pour que son mari puisse avoir des rapports avec elle, il faut tout d'abord que l'écoulement du sang s'arrête, que la femme et que la femme se lave, qu'elle fasse, fasse le ghusl. Et c'est uniquement après qu'elle s'est lavée que son mari Euh, peut avoir des rapports avec elle. Parmi ses comportements aussi, Rahimahullah, sa patience. El-Sheikh, Rahimahullah, était une personne dotée d'une grande patience. Lorsqu'il était à Damas, il a subi beaucoup de pression de la part des soufis qui étaient à Damas, mais aussi de la part des euh, des montagnes qui étaient de ceux qui suivaient le madhab Hanafi et qui le suivaient avec abus. Lorsqu'il voyait le sheikh, rahimallah, propager la science du hadith, propager euh, le fait qu'un musulman ne doit pas suivre un madhab en particulier, mais qu'il doit suivre la sunnah du prophète, sallam, et que lorsque un hadith du prophète parvenait à une personne, il se devait de l'appliquer et de le suivre. De même que la, la, Le prêche de Cheikh l'Abani Al Il appelait Et également Il a fait un livre Appelé C'est un livre Que Cheikh l'Abani a fait Pour prouver l'interdiction de prier Dans une mosquée comportant des tombes Et en Syrie Des mosquées avec des tombes Il y en a plein Donc Tout ceci a fait que ces personnes Parmi les soufis, les montarassibis Les hanfiyah Sont parties se plaindre Chez les autorités Et On décrit Cheikh l'Albani comme étant Un Une personne qui ramène une nouvelle religion Une personne qui ramène une nouvelle religion Et qui égare les gens Et également aussi Qui les rend mécréants Cheikh l'Albani Rahimahullah Un peu avant les années 67 Il fut emprisonné Pendant un mois Et après 67 Cheikh Rahimahullah A été emprisonné Une seconde fois Mais cette fois-ci c'était pendant 8 mois Cheikh Abani Rahimahullah Deuxième fois était emprisonné Pendant 8 mois Et Ses élèves disent que pendant 8 mois Cheikh Abani Rahimahullah a fini Ou a fait le tahqiq de Murtasar Sahih Muslim de Al-Mundiri. Al-Mundiri a fait le sommaire de Sahih Muslim. Et Cheikh Al-Bani, rahimahullah, pendant ses huit mois de détention, il a corrigé, revu, ce sommaire. Alhamdulillah, même quand il était emprisonné, qu'il était détenu, il ne se séparait jamais de la science, de ses recherches et de son apprentissage. Et ceci prouve sa patience. Parce qu'une personne qu'on menace de mettre en prison et qui n'est pas patiente, elle va s'arrêter. Cheikh al-Bani, si s'il n'était pas patient, il aurait, il aurait suspendu ses cours. Il aurait arrêté d'appeler à, à, à suivre la sunnah et d'appeler à la vérité. Non, il a patienté. Et c'est pour cela que les savants disent que la patience s'est patientée dans les ordres d'Allah en les impliquant et s'est patientée aussi dans les péchés, dans les interdictions d'Allah en s'en abstenant. Donc là, une personne qui applique les, les, les ordres d'Allah, cela demande un effort, donc une patience. De même pour celui qui délaisse les interdictions d'Allah, cela demande un effort, donc de la patience. Et la première fois qu'il avait été emprisonné, il avait été emprisonné dans la même prison où avait été détenu Cheikh le Saint alors, comme vous savez Cheikh le Saint est emprisonné plusieurs fois et a même passé les derniers jours de sa vie et est mort dans sa cellule parmi aussi les choses qui prouvent sa patience c'est que vers la fin de sa vie alors qu'il était très malade Cheikh le Bani étudiait 18 heures par jour lorsqu'il n'avait plus la force de lire Il demandait à ses enfants et à ses petits-enfants de, de lui lire les livres et de lui apporter les livres dont il avait besoin. Parmi aussi les choses qui montrent sa patience, Sheikh Rabbein, Rahim Allah, dormait que 4 heures par jour. Et lorsqu'il dormait beaucoup, il dormait 6 heures. Et certains de ses enfants disaient à la porte, Que Cheikh l'Abbani, lorsqu'il dormait, il lui arrivait souvent de parler pendant ses rêves, de parler pendant son sommeil. Un de ses enfants, Abd al-Rahman, raconte qu'il avait vu Cheikh en train de dormir, il faisait un signe de sa main, comme s'il écrivait. Et il avait dit, apportez-moi sur l'Abbid Dawoud et le problème sera résolu. Et dans son rêve, il parlait, il était dans ses recherches et il, il faisait ainsi de la main euh, Comme s'il écrivait Donc même dans ses rêves Le Cheikh était, était motivé Et donnait de l'importance à la science et la recherche Que ses rêves c'était ça Ses rêves c'était la recherche, les ta'riquats Les ta'riquats ta Et ceci était, était très récurrent Chez Cheikh Dans son sommeil, il parlait souvent Il disait des phrases en rapport avec avec les livres du Hadith, avec avec la Sunnah du Prophète. Parmi aussi euh, les choses qui montrent sa patience vers la fin de sa vie, les, les, les médecins lui ont fortement conseillé d'arrêter des recherches, d'arrêter ses recherches, son apprentissage, son apprentissage, ses corrections, etc. Mais Cheikh, al ne pouvait pas, c'était plus fort que lui. Il était obligé de continuer à apprendre, à lire et à faire ses recherches. Et il y a hadith rapporté justement dans Sahih oui. al-Jameh de Sheikh al-Wani hadith du Prophète sallallam Qui dit oui. ilmin, Deux personnes Ne sont jamais rassasiées La première c'est l'étudiant en science Et la deuxième c'est celui Qui demande la dunya Celui qui est toujours après la dunya Pour ça dans un autre hadith Le Prophète sallallam dit Si le fils d'Adam Avait Un fleuve d'or, il en voudra un deuxième. Ceci pour montrer qu'une personne qui est toujours derrière l'addonien ne sera jamais satisfait de ce qu'elle a. Celui qui, qui veut avoir un million d'euros, lorsqu'il les aura, il en, un, il en voudra deux. Et celui qui en a deux, il en voudra trois. Ainsi de suite. Celui qui demande l'addonien, il n'est jamais rassasié. Et de même pour l'autorité de l'Ibl, celui qui apprend la science, et en particulier la science religieuse, il n'est jamais rassasié. Il a toujours envie d'apprendre Pourquoi Parce qu'en appren apprenant Il ressent un bien-être Il ressent un bien Parmi aussi les choses Qui montrent la patience de Cheikh l'Abbani Rahimallah A une époque il se plaignait De douleurs qu'il avait à sa poitrine Et au ventre également Et Cheikh l'Abbani Il lisait beaucoup les livres Qu'il avait autour de lui Et il avait lu un livre fait par un médecin qui avait fait des, des expériences sur euh, la guérison par la, par la faim. De guérir une personne par la faim. En ayant faim, d'utiliser la faim comme un moyen de guérison. Et l'expérience que ce médecin avait fait c'est qu'il a proposé à ses patients de jeûner 40 jours. En s'abstenant de nourriture et en se contentant uniquement de boire de l'eau, de l'eau de l'eau pure, avec aucun mélange, avec aucun mélange à l'intérieur. Et Cheikh Abdel avait lu ce livre, avait lu les expériences que beaucoup de personnes l'avaient fait, et, qui, euh, et, qui, et à la fin le résultat s'était révélé, révélé positif. Les personnes ne se, pla ne se plaignaient plus des maladies qu'elles avaient. Et Cheikh Ibn, alhamdallah, était convaincu de ce moyen. Et il a alors décidé de jeûner 40 jours. De jeûner 40 jours en ne buvant que de l'eau. Et durant son jeûne, il a rencontré beaucoup de personnes, notamment des étudiants en médecine, qui lui ont dit, non Cheikh, il ne faut pas jeûner 40 jours qu'avec de l'eau. On a appris, nous, Qu Une personne ne peut pas vivre plus de 30 jours avec de l'eau. Ce sont nos, nos, nos professeurs qui nous ont appris ça. Mais Sheikh Abiyah Rahimallah ne, ne faisait pas attention à leur parole. Beaucoup de personnes venaient pour essayer de le dissuader de cela. Mais Sheikh Rahimallah continuait. Et il ne sentait pas, durant son jeune de fatigue particulière ni de mal-être. Et, et il était persuadé de, de la méthode il continuait. Il a donc jeûné 40 jours en ne buvant que de l'eau. ta'ala. Et pendant ces 40 jours, il voyageait toujours, dans toute la série. Il donnait ses cours, etc. Et il raconte aussi une anecdote. Euh, Lorsqu'il voyageait, alors qu'il jeûnait, à l'époque où il jeûnait, et justement, il avait fait un taillique, une petite euh, remarque, en disant que ça, ça ne rend pas dans le cadre de, de, du fait de jeûner tout, tout le temps. Pourquoi Parce qu'il pouvait boire à n'importe quel moment. Parce qu'il y a un hadith, qui interdit de, de jeûner tout le temps. De jeûner tout le temps est interdit. Et Cheikh Abiyah avait fait une petite remarque en disant que cela ne le pas dans le cadre du jeûne euh, sans interruption. Car il buvait de l'eau. Il buvait à, à sa guise. Lorsqu'il voulait boire, il pouvait boire. Et il raconte, sur ce qui était parti en voyage, euh, le bus s'est arrêté pendant une demi-heure à l'heure du déjeuner. Et il s'est arrêté devant un restaurant un restaurant où il y avait beaucoup de viande qui était cuite, il y avait de la fumée et, et Sheikh Rahimallah a dit que c'était la demi-heure la plus difficile une des demi les plus difficiles de sa vie où il était en train de se forcer à, à ne pas céder à la tentation de cette fumée de cette odeur plutôt de, de michoui etc et, et lorsque le cas est reparti Sheikh était, était fier de, de son exploit et il dit aussi lorsqu'il raconte Euh, cette anecdote, il dit que Très peu de gens ont réussi à faire Ce jeûne de 40 jours, en une seule fois Beaucoup ont arrêté au bout de 6 jours 10 jours, 20 jours Mais rares sont les personnes Qui sont parties jusqu'au bout Et ne se, ne se sont contentées que de boire de l'eau Pendant 40 jours De même parmi les comportements De Cheikh, l'importance Qui est donnée au temps Il donnait beaucoup d'importance au temps Lorsque lorsqu'il lorsqu'il était invité ou lorsque les personnes venaient le chef avait l'habitude de de, de de donner une limite si un, un, un élève venait lui poser une question ou venez avait plusieurs, plusieurs choses à lui dire lui dit j'ai dix minutes avec toi avec l'autre tu peux venir une demi-heure je suis euh, je suis à ta disposition Afuel. je suis à ta disposition pendant une demi-heure cherche était, était donné beaucoup de temps comme ça pourquoi pour préserver Euh, préserver son temps Et l'utiliser au mieux Dans ses recherches et ses études Et beaucoup de fois il a refusé Des invitations euh, de conférences Dans des pays etc Pourquoi Parce qu'il était trop pris Dans ses recherches et dans ses études De même qu'une fois Comme Cheikh Ali Hassan Le raconte il, dit une fois, il nous a dit De, de lui appeler Un menuisier Il leur a dit, moi un menuisier. Et les élèves se sont organisés entre eux, et ne comprenaient pas pourquoi le Cheikh avait besoin d'un menuisier. Ils ne voyaient pas de, de besoin apparent. Et lorsque le menuisier est arrivé, le Cheikh l'Aibani lui a dit de modifier la façon d'ouvrir la porte. La porte qu'il avait de chez lui, elle s'ouvrait vers l'intérieur. Le Cheikh voulait qu'elle s'ouvre de l'extérieur. Et ces élèves l'ont demandé au oh, Cheikh pourquoi C'est pareil que la porte s'ouvre de l'intérieur ou de l'extérieur C'est pareil Et Cheikh al il a répondu non, ce n'est pas pareil Parce que lorsque la porte s'ouvre de l'intérieur Je suis obligé de faire un pas pour reculer Et de refaire un pas pour avancer Et comme je sors au moins 5 fois dans la journée Ça fait 10 pas par jour Et dans le mois ça fait 300 pas Et dans l'année ça fait 1600 pas Vous imaginez 1600 pas Le temps que je perds à quel point il donnait de l'importance au temps. Aussi, Sheikh Rahimahullah était connu pour ses rendez-vous. Lorsqu'il disait une heure, il s'y tenait. Et il, il, il prenait très mal les retards, ne serait-ce que des retards de 5 minutes. Le Sheikh Rahimahullah, lorsqu'on prenait rendez-vous avec lui et qu'on venait en retard, il le prenait très mal. Et lorsque lui donnait un rendez-vous, il était à l'heure. Il était toujours à l'heure. Et les savants, étaient connus pour ça. Pour respecter les rendez-vous à, à l'heure. el Ibn al-Baz, était connu pour ça. Parce qu'il était, pendant dix ans, il était juge à la Mecque. El-Sheikh était juge, donc il était employé. C'était un employé. Il était payé d'une heure à une heure. Il était payé, si mes souvenirs sont bons, c'était de huit heures du matin jusqu'à quinze heures. Et les employés ont attesté que Cheikh, Rahim Allah, Cheikh Ibn Obez, jamais il n'est venu après 8 heures et jamais il n'est parti avant 15 heures. Pendant 10 ans, pendant 10 années, les employés n'ont pas le souvenir d'avoir vu Cheikh, Rahim Allah, Cheikh Ibn Obez, venir après 8 heures et partir avant 15 heures. Pourquoi Parce que ça donné l'importance au temps et au rendez-vous, et à la parole. parce qu'on donne un rendez-vous, on se doit de s'y tenir aussi Sheik Rahimullah était connu pour sa générosité il donnait beaucoup il aidait beaucoup les pauvres il aidait beaucoup aussi les personnes qui étaient endettées certains ont dit que Sheik Rahimullah euh, une femme qui perdu son, avait perdu son mari et son mari avait laissé une somme énorme de dettes et Sheik Rahimullah a pris la responsabilité de rembourser cette dette Et tellement la somme était importante euh, Certains disent que Cheikh Rahimallah est décédé il n'a pas pu finir Il n'a pas pu finir De rembourser cette dette Tellement elle était importante Cheikh mmh. euh, Rahimallah était aussi connu Pour ses discussions Pour ses négachats Qu'il avait avec ses élèves Ou avec les personnes égales Cheikh Rahimallah avait une méthode Très bénéfique Et celui, c'est pour cela que je vous conseille beaucoup et fortement d'écouter les cassettes de Cheikh El-Bani. Celui qui écoute les cassettes de Cheikh El-Bani, et notamment les cassettes où Cheikh fait un dialogue, avec euh, un dialogue scientifique bien sûr, avec ses élèves, ou avec, euh, avec des personnes égarées, vous vous apprendrez beaucoup sur la façon de parler avec les gens. Cheikh El-Alhamdulillah était très méthodique. Lorsqu'il lorsqu parlait, tout d'abord... Lorsqu'ils voulaient discuter d'un sujet, la première chose qu'ils faisaient, c'était de d'établir le point de désaccord. Tu veux qu'on parle, il n'y a pas de problème. Sur quoi, on est on n'est pas d'accord. Il faut d'abord préciser le point de désaccord. Parce que beaucoup parlent, alors qu'en fin de compte, ils sont pas en désaccord. Et ils vont parler pendant deux heures, non, si, non, si, non, si. Et à la fin, les deux, ils pensaient la même chose. Un chèque al-Abbani, al-Abbani, Lorsqu'ils discutaient, il faut d'abord préciser le point de désaccord chose est ce qu'elle est autorisée ou interdite ensuite il fallait donner un avis général sur le sur le point par exemple je sais pas par exemple le fait de pour un homme de laisser euh, ses vêtements dépasser la cheville géreri banni lorsqu'il parlait par exemple sur ce sujet là il va d'abord dire d'accord on n'est pas d'accord sur le fait de laisser son vêtement dépasser en dessous de la cheville pour un homme Moi, je dis que c'est interdit. Toi, tu dis que c'est autorisé. Ça, c'est une réponse générale. Et ensuite, chacun argumente. Ensuite, Cheikh donne son argumentation ou l'autre personne donne son argumentation. Et c'est ainsi, et à la fin des, des deux argumentations, la vérité apparaît. Et aussi, parmi les, les, les bienfaits de, de citer le point de désaccord et de donner une réponse, euh, une réponse brève au début, c'est pour éviter les retournements de situation une personne au début qui va pas dire son point de vue, à la fin il va voir qu'il attend a dit ouais mais c'est pas ça que je voulais dire. Moi je voulais dire ça mais je suis d'accord en fait compte avec toi. Cheikh ça marchait pas avec lui ça. Au début tu m'as dit c'est autorisé, à la fin c'est pas tu me dis euh, non je je j'avais pas dit ça, j'ai dit ça. Vous avez compris Cheikhrahimoullah et à chaque fois il disait par exemple un, un terme qu'il disait souvent, il disait Hida. Par exemple ça est ta dévié Quoi il, il parle à la personne, c'est à dire j'ai essayé. Tu étais euh, es en train de faire un al-lath dawaran et disais souvent c'est sage que rham Allah. Tu en zigzag là. Tu es pas es pas clair dans tes positions. Et, euh, et je vous conseille fortement d'écouter les cassettes de Cheikh Ibnay Rahim Allah, surtout pour les débutants en langue arabe et pour bien sûr ceux qui qui ont l'arabe, mais d'écouter les cassettes de Cheikh Ibnay Rahim Allah va beaucoup vous aider dans la compréhension de la langue arabe. Parce que Cheikh Rahim Allah dans ses cassettes il était âgé il parle doucement euh, son vocabulaire n'est pas n'est pas extrême n'est pas n'est pas n'est pas, pas, pas difficile à comprendre et vous allez apprendre beaucoup de choses tout d'abord dans la science mais aussi dans la façon de parler dans le comportement par exemple euh, euh, j'ai souvenir dans une des cassettes ou chez ra là lorsqu'il est suivait même quand il était est âgé d'un qui faisait des cours et des conférences là-bas, des questions-réponses. Les élèves le suivaient même quand Cher sortait de la salle, qu'il allait dans sa voiture, on entend le bruit des, des voitures, des klaxons, on entend le bruit de la porte de la voiture qui se, qui se referme. Et, euh, et à un moment, il y, a, il y a un élève, une personne qui pose une question à Cher, et on comprend de du contexte que Cher est dans la voiture, car on entend la porte qui se ferme, et que la personne est au rebord de la fenêtre, et qui pose la question à Cher. Et en posant la question Cheikh lui dit Pourquoi est-ce que tu regardes mes parties On comprend que la personne était accoudée Et qu'elle avait la tête baissée Et le regard dirigé vers les parties de Cheikh Et Cheikh l'a repris et lui dit Pourquoi tu regardes mes parties <rire> uh, Parmi les discussions qu'il a eu Il a eu une discussion avec des Mu'atazili Il a eu des, des discussions avec des Takfiris il y a qui sont venus le voir et l'on dit tu es une personne d'innovation au oh, cher tu es une personne d'innovation car tu as cité euh, car tu divises la mécréance en deux et ça il n'y a pas que le cher le qui divise la mécréance en deux tous les savants divisent la mécréance en deux il y a une grande mécréance et une petite mécréance et, euh, et ces deux taqféries sont venus et ont dit au tu es un innovateur car tu dis que la mécréance se divise en deux Et a dit, et la mécréance elle est une C'est une grande mécréance L'oppression est une Elle est unique C'est une grande oppression Et euh, la perversité est, Elle est unique C'est une grande perversité C'est à dire que Les trois sortes de l'islam le sheikh Il lui a dit Tu es sûr De ce que tu dis Il a dit Oui je suis sûr La mécréance Elle est une C'est la grande mécréance L'oppression signifie qu'une seule chose C'est la grande oppression qui sort de l'islam De même pour la perversité Cheikh lui dit Tu campes sur ton avis L'homme lui a répondu oui Et Cheikh Rabin Rahimallah, A demandé à un de ses élèves De lui apporter euh, Un livre Qui est une référence Dans la recherche des hadiths Ou par exemple, si vous voulez ch chercher un mot Présent dans un hadith Vous prenez le, le mot Vous cherchez par exemple le mot Et euh, dans ce livre Vous allez voir tous les hadiths Où le mot est cité Avec les références C'est un, un livre qui est beaucoup utilisé par les savants Et le sheikh Il a dit à un de ses élèves D'apporter le mot Et il a vu dans Le mot L'invocation du Prophète Sallallahu Sallam dans un hadith Allahumma inni zolam tu nefsi zulman kathira o, le Prophète Sallallahu Sallam dit Oh Allah, j'ai oppressé ma personne d'une grande oppression et Shikha Abani le dit donc on comprend de ta, de ta, de ta façon de comprendre de, de, de, de ce que tu as dit que le Prophète Sallallahu Sallam a dit Oh Allah, j'ai mécru d'une grande mécréance et un des deux un des deux takfiris est revenu à la vérité. Lorsqu'il a vu ce hadith, et que le dhulm dans ce hadith, il ne voulait dire que le petit dhulm. On peut pas dire que le professeur sallallahu il est mécréant. Donc l'oppression dans ce hadith, elle, elle, elle, elle veut obligatoirement dire la petite oppression. Et euh, un des deux est revenu, et l'autre a persisté dans son écartement. Et Cheikh a dit, « Celui-ci n'y a pas de bien en lui. » Et quelques années plus tard, Cet homme a totalement délaissé la religion. Cet homme a totalement délaissé la religion. Un autre aussi, qui était connu pour, euh, faire, euh, pour faire apparaître les esprits. Pour pour, pour euh, faire venir les esprits. Et ça, à un moment, c'était répandu ici en France. De, de faire venir les esprits. Et Cheikh l'Albani, est parti le voir. Il lui dit... Euh, C'est toi qui fait qui fais, qui fait venir les esprits, le dit oui, c'est toi qui fait venir les esprits. Cheikh Ibn Ali, que rah a dit j'ai plein de questions, je les ai sur une feuille et je voudrais que tu me fasses que tu, que tu que tu fasses venir l'esprit de bukhari que Allah, parce que j'ai plein de questions à lui poser. Cheikh Ibn Ali, que <rire> rah Allah, j'ai plein de questions pour Al-Bukhari, je voudrais que tu lui fasses que tu fasses venir son esprit. J'ai plein de questions, je les ai préparées et tout ça et l'homme lui a répondu non aujourd'hui ça peut pas être possible parce que le quota des présences de djinns aujourd'hui il a été dépassé et il faut que tu repasses lundi et lundi c'est pas seulement l'homme n'était pas là mais son cabinet il a déménagé le cabinet de cette personne il a déménagé après toutes ses affaires il est parti dans un autre endroit Rahimahullah ta'ala Et euh, parmi les choses qui sont dites sur Cheikh l'Alban Beaucoup de personnes disent que c'est un muhadif Mais ce n'est pas un faqir Ils disent que lui il n'est ne, spécialisé uniquement Que dans le sens du hadith proprement Il n'est pas spécialisé dans la jurisprudence Et ceci est faux Parce que la plupart des livres de Cheikh l'Alban Ce sont des livres sur le fiqh Adab Zifaf Les livres sur le mariage Ce n'est pas du fiqh Sifat Salat Nabi Ce n'est pas du fiqh La description de la prière du prophète Ce n'est pas du fiqh C'est même un des meilleurs livres dans son domaine Sifat Salat Nabi Lorsque tu parles de la prière Un des meilleurs livres que, que tu cites en premier C'est Sifat Salat Nabi Maintenant c'est que le hajj et la umra Les rites de hajj Et de la umra C'est un des meilleurs livres dans son domaine As-Sil-Silat Sahih As-Sil-Silat Tous ces livres que Cheikh l'Albani a fait elles prouvent d'une part sa grande science dans l'ilm et le hadith, mais aussi sa grande compréhension de la religion et de la jurisprudence en particulier. Et euh, un de ses élèves a dit, à, pour répondre à, à, cette, euh, à cette parole qu'il dit de Cheikh l'Albani, comme quoi il est mouhadif mais il n'est pas faqih, Et en général, ce qui dit ça, il dit c'est comme un pharmacien et un médecin. Le pharmacien, c'est le muhadith, et le médecin, c'est el-faqir. Et, et le pharmacien n'est pas médecin. Et le médecin n'est pas pharmacien. Et, euh, et ceci il faut. Ce qui prouve que ceci est faux, c'est que Cheikh l'Albani, rahimahullah, ces cassettes qui sont enregistrées, je parle, hein, mm -hmm. les cassettes enregistrées, elles s'élèvent à plus de 5000 cassettes. Elles s'élèvent à plus de 5000 cassettes. Et un de ses élèves a dit, plus de 5000 cassettes dont les deux tiers sont sur la jurisprudence. Les deux tiers de ces 5000 assises, dont au minimum une heure, ces 5000 cassettes ou ces 5000 assises, les deux tiers ne comportaient que de la jurisprudence. Et l'élève a dit, est-ce qu'un autre qu'un faq'il peut faire ça Est-ce qu'un savant qui n'est pas faq'il qui n'a pas, pas la compréhension de la religion, qui n'a pas la science de la jurisprudence, peut parler euh, les, deux tiers, les deux tiers du temps de, de faire Impossible. Celui qui peut parler deux tiers, celui qui a fait 5000 assises, et les, les, les deux tiers de ces 5000 assises, c'était la jurisprudence, il n'y a qu'un fafri qui est capable de cela. Et les savants ont tous attesté de la science de Sheikh Rabin, Allah, tant dans la science du hadith, et Dans la jurisprudence El Sheikh est décédé euh, Le 2 octobre euh, 1999 Il est décédé la même année que Sheikh Nubaz Rahimallah euh, Il est décédé à l'âge de 85 ans Et euh, El Sheikh en tout a étudié Plus de 60 ans la science du hadith Il a passé 60 années à étudier la science du hadith Rahimallah Et je termine par une phrase qu'il a dite dans la, fin de ses, dans la fin de sa vie. Il a dit une phrase qui, qui veut dire beaucoup de choses et par laquelle je vais terminer. Euh, il dit dans la fin de sa vie, plus les jours passent et plus je me rends compte de mon ignorance donc la semaine prochaine on va continuer on va commencer plutôt la lecture du